Unité trois, leçon un, séquence sept. La famille de Mélanie. C'est g r e g Oui, g r e g Tiens, tes ciseaux. Merci. Merci. Je peux entrer Euh. oui. Je travaille, mais d'accord, une minute. C'est qui là avec toi sur la photo Mon père. Ton père Il est jeune Il a 50 ans. Et moi j'ai 24 ans. Il fait quoi Il travaille à l'étranger, dans les ambassades. Là, on est à Mexico. C'est cool. Et là, c'est ta famille Je vois ta grand-mère. Alors, là, à gauche, c'est Thomas, mon cousin. Puis c'est ma tante. Puis mon oncle, frère de ma mère. Puis ma grand-mère, ma mère et son compagnon. Tu as des frères Des sœurs Non, je suis fille unique. Voilà, maintenant je suis désolée, Greg. Je voudrais travailler. Ok. À plus C'est ça. À bientôt.